Comme chaque semaine, on détourne une interview du média Combini pour en faire une interview... Combiné Exactement, pourquoi Parce que le moins drôle d'entre nous se prendra un coup de... Combiné, combiné. Mais ça veut dire autre chose euh... Combiné Combiné Combiné La meuf, elle est ivre de chaleur, elle me regarde, la tête plantée dans le micro, en mode... Je suis heureuse Combiné Combiné Ta première réponse, combiné Si seulement ça Arrêtez, faire un... je peux plus l'entendre Si seulement ça faisait un petit peu de vent quand tu claques le combien Ben non, ça n'en fait pas. Voilà, voilà, voilà. voilà. Vous êtes exactement ce que j'attendais, c'est incroyable Bon allez, euh, je vous propose qu'on démarre notre jeu Oui Voici notre euh, interlocuteur de cette semaine, il s'appelle comment Qui s'appelle Abdemaziane. Abdemaziane Say. C'est un acteur mannequin euh, qui est assez connu et qui était euh, d'ailleurs vu pour euh, la première fois chez Greg Guillotin. J'ai ma boîte de déco. Oui, <rire> il est aussi entrepreneur. <rire> ah d'accord. Là, il fait chaud un peu, j'ai les cordes qui commencent à sécher, la voix est de plus en plus grave. nous on a le cerveau séché donc euh, t'inquiète pas Abdi, euh, ça va très bien à... se passer. Il a pris exemple sur euh, Miley Cyrus. Non, en vrai c'est pas drôle. Mais... <rire> bah pff, Miley Cyrus est encore plus grave hein. The Anyway, so... <rire> <laughs> mais ça porte un nom mais j'ai ça fait trois jours qu'on prépare cette émission et que j'ai pas retrouvé le nom ça porte un nom de parler comme ça euh, dans tous les médias dans tous les films euh... Mais je pense que elle c'est un... parce qu'elle elle est chanteuse et elle force beaucoup sur sa voix et donc elle a une voix grave de base moi aussi je suis chanteur en cabaret le samedi soir et... je pense pas que tu es au stade de Mylly ma, ma voix intacte euh... je dis ça je dis rien mais ça s'est vu tu as laissé tes collants oh, putain merde Bon, laissons ce sujet de côté pour faire la première question. Kix, c'est à toi. Comment définirais-tu euh, Jean-Marie Bigard Euh, porc. <rire> <Voilà>. Ça marche, <rire> ça marche. Mais va C'est lesquelles tes douilles préférées Euh, porc. T'es quoi T'es nouilles Nouille, nouille ah, J'ai entendu douille Oui, et moi je me suis dit, si je, si je dis ça, on va évidemment foutre de ma tronche. Hein, parce que si je parle de pieds, de et douille... Ils pensent que euh... des pieds. Et t'en n'as pas une autre, je pas. Hein. Ok, bah ok. Bah, tu penses quoi de Claude et et... et... Ah bah voilà elle est pas bah... prête Allez quand même pas ça ça vous laisse foutre de la gueule mais de l'émission Arrête arrête ah Merde mais j'ai oublié son nom Thérône et bah... Mais non Claude mais... Jean-Michel Mais oui Jean-Michel Oh Jean-Michel J'ai Je, discuté contents. sur Jean-Marc Je l'appelais Jean-Marc Désolé oh Désolé Jean-Marc et Claude t'en penses quoi On n'y pas aux enfants <rire> <rire> okay. euh, Halal Ce n'est donc pas du euh, Port Bonne réponse ah, oui. c'est bien ah, C'est pas drôle Maéva. Deuxième question, Kix Alors, tu peux répéter après non, moi pas Non, pas alors oui, bah, Merde oui. J'essaie, attends, je recommence. j'ai Il fait chaud. C'est l'avant-dernière voilà. émission de la saison. Je ne me laisserai plus <rire> marcher sur les pieds par des amateurs. On ne dit plus alors en début des phrases. Oui, chef Merci. Attention, on va. Deuxième question, c'est parti. Tu peux répéter après moi Maéva. Ma voix. <rire> bon, ok, laisse tomber. Très drôle, très drôle. Waouh. Reprenez. Tu peux refaire après moi Maéva Ma voix Non, toujours pas. Ça me plaît. Reprenez. Vas-y, fais comme moi. Ma-é-va. Ma voix Non, non, non. non, non. Ma-é-va. Ma voix ouais, Bon, laisse tomber, moi j'arrête. <rire> Ma-é-va C'est quoi le problème pour toi avec les karaokés Ma voix Ah, ah bah, oui, oui, oui, oui. assez ah, on est dans de la vérité. Euh, c'est comique. <rire> non, mais euh, c'est <rire> si. vrai. Allez, alors, euh, j'adoune... Euh, Qu'est-ce qui m'excite le plus, selon toi, tu penses que c'est... Ma voix non, non, non, non, non, non, non, non, euh, non, non, non, non, s'il te plaît. C'est pour contredire tout ça. Non, oui, mais je veux pas savoir. Maéva Non, Maéva non, c'était comique, arrête On appareille. C'est pour une fois que je m'imais et que je le prépare. Alors, je suis désolé, j'adoule, c'est pas Maéva, c'est... Ma voix Ah oui, pardon, oui, hein, oui, bon, oui, j'oublie, excuse-moi. Euh, on se fait la dernière question, Kix. Quand tu attends ta coloscopie et que les médecins tentent de te rassurer Tu vas pleurer deux minutes, mais tu avances quoi. Maïva <rire> <rire> Quand tu vas au congélateur et que tu te rends compte que la glace à laquelle as pensé toute la journée a mal malheureusement disparu. Tu vas pleurer deux minutes, mais tu avances quoi. Ça c'est horrible. horrible je déjà un jour rentré d'une énorme journée de taf, je me suis dit je rentre, je me fais ma glace ah. comme jamais. Elle était plus là. Oh purée. Ça m'est arrivé hier. C'est horrible. J'ai refermé le congélateur, j'ai fait quel est le connard ou la connasse qui a bouffé ma dans cette maison Et tu te retrouves à sucer des glaçons que tu avais au fond du congèle, tu dois gratter l'eau ton congélateur Non, non, non, ça ah, non. Okay, non, personne okay. ne fait On ça. Fait je ça, suis bah. désolé. Ouais, ouais. Et bah, je fais la, la dernière la question. Quand il fait 39 degrés chez toi et que tu n'as pas de climat... Tu vas pleurer deux minutes, mais tu t'avances, quoi. Ah ouais, et ça ah fonctionne. Ah, je suis mitigé. Ouais. Kix m'a beaucoup fait rire. La mienne, elle était comment Bof. Maéva On tue personne d'accord c'est <rire> surtout, on n'insulte pas les femmes. Non, ben non. Pour moi Mais c'est pas vrai <rire> Mais si Mais elle était drôle et en plus tu t'y as identifiée. C'était... J'en je, ai marre. Je... C'est pour contredire tout ça. Tu lui fais vraiment la tête, euh, Maëva Non, ça va. Je suis excessive. Monsieur Dardenne me l'a dit. Non, il n'a pas du tout dit ça. Il a dit... Euh... Très sincèrement, je la trouve excessive. Ah si, il l'a dit, pardon. Pardon, <rire> j'avais pas compris. Non